Rubrik von der Letzebeier Bahá'í. Thema von Haut, Bahá'í Hochzeit, um Mikro de Jean-Marie Nau. Dieser Dich findet der Stadt in Bahai Hochzeit statt. Ach stezem Grund haut e klängen extra aus der bahauschriften Iwwert Bestirtniss vun Abdul bahar op Franzéisch. Le lien qui unit le plus parfaitement les cœurs, c'est la loyauté. Une fois unis, les vrais amoureux doivent montrer l'un envers l'autre la plus grande fidélité. Vous devez consacrer vos connaissances, vos talents, votre fortune, votre titre, votre corps et votre esprit à Dieu, à Baha'u'llah, et aussi l'un à l'autre. Que votre cœur soit grand, aussi grand que l'univers de Dieu. Ne permettez à aucune trace de jalousie de se glisser entre vous, car la jalousie, tel un poison, la l'essence même de l'amour. Ne permettez pas que les incidents éphémères et les événements de cette vie changeante soient une cause de rupture entre vous. Si des différences s'élèvent, consultez-vous tous deux des craintes que d'autres ne transforment un petit rien en une montagne. Ne gardez en votre cœur aucun grief. Mais au contraire, faites-vous part mutuellement de sa nature, avec une telle franchise et une telle compréhension qu'ils disparaissent sans laisser de souvenirs. Choisissez la camaraderie et l'amitié. Détournez-vous de la jalousie et de l'hypocrisie. Ayez des pensées élevées, des idéaux pleins de lumière, des dispositions spirituelles. Afin que votre âme devienne le lieu de l'aurore, du soleil de réalité. Que vos cœurs soient semblables à deux pu purs miroirs, reflétant les étoiles du ciel de l'amour et de la beauté. Que vos aspirations nobles et spirituelles fassent l'objet de vos entretiens. N'ayez aucun secret l'un pour l'autre que votre demeure soit un refuge de repos et de tranquillité. Soyez hospitalier, que la porte de votre maison s'ouvre devant les amis et les étrangers. Accueillez tous les hôtes avec une grâce rayonnante, que chacun se sente chez lui. Nul être mortel ne peut concevoir l'union et l'harmonie que Dieu a destiné aux époux. Fortifiez constamment par l'amour et l'affection l'arbre de votre union, afin qu'il reste toujours verdoyant en toute saison, et qu'il produise des fruits savoureux pour la guérison des nations. Ô oh bien-aimé de Dieu, que votre demeure soit comme une vision du paradis d'Apah, pour que tous ceux qui entrent ressentent l'essence de la pureté et de l'harmonie, et qu'ils s’écrient tout leur cœur, « Voici la demeure de l'amour, voici le palais de l'amour, voici le nid de l'amour, voici le jardin de l'amour. » Soyez comme deux oiseaux au chant mélodieux, perchés sur les plus hautes branches de l'arbre de vie, remplissant l'air de leur gazouillement d'amour et d'extase. Déposez la base de votre affection au cœur même de votre être spirituel, au tréfonds de votre conscience, et ne permettez pas au vent contraire de venir les branler. Et quand Dieu vous donnera des enfants doux et aimables, consacrez-vous à leur éducation et guidez-les afin qu'ils deviennent des fleurs impérissables dans le jardin divin de roses. des rossignols dans le paradis, des serviteurs de l'humanité, en un mot, les fruits de l'arbre de votre vie. <sus> Souvez de poe extréen uh, aus de Baháï-texte i va tochtzeit. Vi a margobis des rubriks a freyat, internet en uh, at www.bahhaï.lu